Bonjour. Je m'appelle Doris. Je souffre de la perte de la mé mémoire courte. Oui! C'est exactement ce que tu dois dire. D'accord, très bien. Alors maintenant, on fait semblant d'être les autres enfants. <coughs> Salut Doris! Salut toi! <rire> tu veux jouer à la cachette avec nous? Oui, oui, je veux. Oui. Toi, tu comptes jusqu'à 10 et <rire> nous, pendant ce temps-là, on va se cacher. Oui, papa! Non, non, pas papa. Non, moi, je suis le gentil poisson qui veut être ton ami. D'accord Oui papa. Non. Je vais me cacher. Compte jusqu'à 10. 1 2 3 4 5 et J'aime le sable. Le sable, c'est tout doux. Non. <rire> je pars aller jouer avec maman. Doris Doris Doris, Doris ne travaille pas. Doris. Doris, Doris, Doris, Doris, Doris c'est le courant mon chou. Rappelle-toi chérie. On ne doit jamais s'approcher du courant. Allez ma grande, tu te rappelles qu'on a appris cette petite comptine Nous voyons le courant et nous disons C'est bon. Non. Non. C'est ça non D'accord On essaie encore. Nous voyons le courant et nous disons Voilà le courant. Voilà le courant. Voilà le courant. On a trouvé le courant et nous voyons le courant. J'ai oublié encore une fois Non, non, oh, non. Ma chérie, t'en fais pas. C'est pas grave, mon chou. Et si je me souviens plus de vous Vous vous souviendrez plus de moi Oh, jamais, mon chou. Nous ne pourrons jamais t'oublier, Doris. Et nous savons que jamais tu nous oublieras. Oh, oh. Tu entends ça Quoi J'entends quoi Quelqu'un a dit bonjour à l'instant. Qui J'ai rien entendu. Qui a en dit ça J'en sais rien, Stan, mais j'ai entendu quelqu'un dire bonjour. Ah. Écoute sa grue de poisson ici. Ça peut être n'importe lequel. N'importe quel poisson peut avoir bonjour. dit bonjour. Là. Où là. Là, là, juste là. Où ça Où ça Là. Oh. Bonjour Bonjour Ah, bonjour C'est pas vrai, c'est un enfant. Eh, hey, petit Bonjour Par ici Bonjour Bonjour Bonjour, je m'appelle Doris. Vous pouvez m'aider Bonjour, Doris. Qu'est-ce qui t'arrive Tu es perdu Oui, où, où sont tes parents Euh Je me rappelle pas. Oh, bon, on va regarder autour. Est-ce que tes parents sont parmi ces poissons là Bonjour, je m'appelle Doris. Vous pouvez m'aider Quoi Euh <rire> Chérie, tu viens tu viens de dire ça. Mmh. J'ai déjà dit, mmh. je m'excuse. Je souffre de pertes de la mé mémoire courte. Oh, c'est affreux. Des pertes de la mémoire oh, courte. Oh, non, d'accord, on va... Tu vas attendre ici une seconde, d'accord, mon bébé Stan, Stan, Stan. Quoi Quoi Qu'est-ce qu'on fait, la pauvre chérie est perdue euh, Je sais pas, j'ai pas... Qu'est-ce qu que... qu'on qu qu peut faire, je veux dire... Elle est complètement bah, impétite. Elle pourrait venir de n'importe où, non ouais. D'accord, tu ne sers à rien, toi, aujourd'hui. Non, aujourd mais... Doris, je... ma chérie, tu veux pas qu'on... Non, mais t'es là. Doris Allons, bon... Dor J'ai perdu ma famille. Vous pouvez m'aider? Je suis ma belle Doris. Je souffre de perdre de la mémoire. J'ai perdu ma famille, vous pouvez m'aider Où les as-tu vus pour la dernière fois Bah euh C'est une drôle d'histoire mais euh, j'ai oublié. Oh ma jolie, tu veux venir nager avec nous Alors ça c'est ce que j'ai entendu de plus gentil aujourd'hui. Euh je je crois euh, en fait je me rappelle pas. En tout cas, merci mais <rire> je cherche quelqu'un. Oh, je ne sais pas, je me rappelle pas, je me rappelle pas. Bonjour, oh. m'appelle Doris. Oh. J'ai dit quelque chose de mal D'accord, très bien. On viendrait pas. Je cherchais quelque chose mais j'ai OK, je comprends très bien. Petite fanfare, amusez-vous. Bah, j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Vous aussi, merci. Aucune idée de ce que c'était Excusez-moi. Excusez-moi. Euh, Excusez-moi. D'accord. J'imagine qu'on bavardera une autre fois. Soyez pas un étranger. Étranger Parti. Non, il est parti. Parti. Il va bien aller. Oh non, ils ont emmené mon fils. Il, il faut que je retrouve le bateau. Le oh, bateau Eh, hey, j'ai vu un bateau. Pour de vrai Ah, ah c'est par là. Il est parti par là. Suis-moi. Merci. Merci, merci infiniment. Allez les garçons, je voulais juste... Ah oh, Doris, c'est pas encore l'heure de se lever. Retourne te mettre au lit Il maintenant. N'oublie pas, les animaux ne savent plus. C'est vrai, oui, pardon. Je me remets au lit, je me remets au lit. Ah eh, Marlin Retourne ah dormir, dormir, c'est pourtant simple. Ah ton lit dodo. est dodo. C'est clair. Eh, Marlin Eh, euh... on est levés. Voilà, prêts à commencer la journée. Et on cherche quelque chose mais quoi Les mots. Voilà. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je l'ai dit, je me souviens pas très bien de ce qui s'est passé hier. <rire> en fin de l'histoire. Je dois dire que le moment le plus effrayant du voyage a été les 4 requins. Attends, je croyais que c'était 3 requins. Non, non, 4. Ils étaient bien 4. Mais la dernière fois, tu as dit qu'ils étaient 3. Fils, lequel de nous deux a traversé tout un océan Nemo l'a fait. Ah! Non, mais c'est vrai si on a dû traverser un océan pour le retrouver, alors je veux dire c'est qui l'a fait avant <rire> Je crois que c'est pas fou. Qu'est-ce que tu as dit Oh enfin, il était plus que temps. Vous avez presque manqué la sortie. Une sortie Oh, j'aime les sorties. Et où allons-nous Je croyais que vous lui aviez dit. Mais je lui ai dit euh Doris. Oui. Monsieur Ray a euh a beaucoup de poissons à surveiller aujourd'hui. Mm -hmm. Alors euh, ce serait peut-être mieux si aujourd'hui mm -hmm. tu passais la journée ailleurs que euh avec la classe. Ah oh. Pourquoi ça Bah je dirais tu as des petits problèmes de mémoire parfois. Ah fois... ça, c'est la chose en que je me souviens. Et oui, voilà et par moment, c'est pas de ta faute, mais tu as tendance à t'égarer. Mm -hmm. Et monsieur Ren ne pas vraiment le temps de s'occuper des des poissons qui s'égarent. Bien sûr. En d'autres mots, il il il manque que d'aide. Le pauvre, il est tout seul, il est tellement surchargé. Comprends. Je comprends très bien. D'accord. Mm -hmm. Bien. Il aimerait que je sois son assistante scolaire. Euh non non, pas tout à fait. Et eh je suis vraiment honorée, je n'ai jamais occupé un poste d'assistance scolaire auparavant. Monsieur Rey, vous avez de l'aide. Oh, oh, oh Bon, d'accord. Bon, les enfants. Bon, les enfants. C'est le grand jour. C'est le grand jour. Notre sortie pour voir les rails en pleine migration, en pleine migration. Alors, est-ce que quelqu'un sait pourquoi nous migrons <rire> Répondez, vous êtes censé savoir ça. La migration, c'est le moment où nous retournons Oui Non Non Les sables Non La migration, c'est le moment où nous rentrons chez nous Chez nous C'est-à-dire d'où nous venons D'où nous venons Est-ce que quelqu'un peut me dire d'où il vient J'habite près d'un rocher de... J'habite à trois grottes de corail d'ici Ma maison est couverte d'algues Où as-tu grandi, toi, Doris Moi Euh... J'en sais rien... Ma famille... Où est ma famille Est-ce que je peux vous aider <rire> Pardon, j'ai encore oublié quelque chose, c'est que je souffre de perte de, de, de la mémoire courte. Alors, comment peut-il se rappeler que tu as une famille si tu as des pertes de la mémoire courte Bonne question, bonne question. Vous voyez, je peux me rappeler certaines choses parce que ben euh, elles sont pleines de sens comme euh, j'ai une famille. Je je le sais parce que je dire, je viens sûrement de quelque part, hein. Tout le monde a une famille. Je peux avoir oublié leur nom ou bien à quoi ils ressemblent et il se peut que je ne puisse pas les retrouver jamais mais euh... De quoi est-ce qu'on parlait Des mamans et des papas. Des mamans et des papas, voilà. Pourquoi est-ce qu'on parlait des mamans et des papas Oh, oh, secours-là. Oh, oh, pourquoi moi D'accord, vous me semblez un peu jeunes, mais... Euh... OK, vous voyez, les enfants, quand deux poissons s'aiment d'amour... Eh, nous n'irons pas plus loin sur ce sujet. Montez à bord, les explorateurs. Je sens monter en moi un champ de migration. Oh, oh, oh, oh. Migration, migration, mais qu'est-ce que la migration Un sens de, de l'orientation que la nature nous inspire On a la preuve scientifique, bonbon Où sont-ils tous passés Je suis toute seule Ah non, ils sont là Plus on regarde ce degré selon la position du soleil Les enfants, éloignez-vous du bord Allez, vous entendez Allez, tout le monde s'éloigne du bord, par là Ok, c'est trop loin C'est trop loin, allez, allez, revenez par ici, revenez Alors, il faut que tout le monde écoute attentivement. Oui, on écoute. Quand les raies passeront les par raies, ici. Les raies, elles vont passer par. À quoi faudra-t-il que nous fassions bien attention Il faudra faire bien attention à quoi hein? Au courant. Exactement. Exactement, au courant. Au courant. Parce que le courant près de tous ces bâtiments est très fort. Et si vous êtes imprudente, vous serez aspirée dedans. C'est ce qu'on appelle l'instinct, Nemo. Autrement dit, cette voix intérieure qui nous est si familière que l'on se doit de l'écouter. Comme une chanson qu'on a toujours connue. Et j'entends la mienne maintenant On s'appelle, on nage à dire qu'elle. Attends à l'unisson, ton cœur nous donne la direction. On rentre à la maison. Il n'est pas notre instinct qui nous indique le chemin. Au rythme de l'autre. De la place, tout le monde mmh. Mmh. Le joyeux de Morroby, Californie Le joyeux de Morroby, Californie mmh. je, je me suis rappelé quelque chose ah Je me suis rappelé, je ne sais plus quoi C'est vrai, je me suis rappelé quelque chose Quelque chose d'important Vraiment important Quoi C'était quoi oh, Je ne suis plus très sûre maintenant Mais Je le sens encore, c'est juste très là Très bien, merci, monsieur Ray oh, Allez, fais un petit effort, essaie de te rappeler Fais pas ta Doris, Doris mmh, Je ne sais pas je... Un instant, un instant Oh oh Quoi Tu te rappelles maintenant Ah, je me rappelle pas. C'était comme euh, un genre de Oh oh oh, ça a un rapport avec euh, le euh... Les joyaux de Monterey californie oh famille oh je Ma famille Tu te rappelles ma famille Ils sont là quelque part. Il faut que je les retrouve. Marlin et Moedrick Nemo et Marlin. Oh Où êtes-vous Oui où tu es parti C'est toi qui es parti. Mes parents, je me suis souvenu d'eux. Quoi De quoi tu t'es souvenu Je me suis souvenu de ma mère, mon père, c'est une famille. Hein Ils ne savent pas où je suis. Allons-y. Non, non c'est de la folie. Où veux-tu aller exactement Oh oh oh, au bijou de la euh, Baltique. Les joyaux de Monterey, Californie. Oui mmh. Non, Doris, la Californie est de l'autre côté de l'océan. On ferait mieux d'y aller. Comment ça oh. tu dis que à chaque fois que nous sommes au bord de ce récif, l'un d'entre nous est dit sans l'aller Nous pour nous ne pas pour une fois profiter de la vue. Tu me parles de la vue alors que je viens de te dire que je me souviens de mes paroles. Oh. Non, nous en avons fini avec les voyages océaniques, cette partie de notre vie est terminée. La seule raison pour voyager au départ est de ne plus jamais avoir à voyager. Oui, me... Doris, et s'il te plaît, Tout ce que je sais C'est que il me manque terriblement. Ça fait mal quand quelqu'un te manque, avant je savais pas que ça faisait ça. Tu savais que ça faisait ça toi Oui. Je savais que ça faisait ça. Je ne veux pas oublier ça. Quelque part là-bas et à ma famille. S'il te plaît, je les retrouverai jamais toute seule. J'oublierai. S'il te plaît, aide-moi à retrouver ma famille. Oui, pa, tu peux nous faire traverser tout l'océan, toi, non Non. Mais je connais quelqu'un. Californie, ça clapote assez brutalement. On va surfer, mon vieux. Eh vieux, si tu veux gerber, fais-moi plaisir, tu vas te placer à l'arrière, tu sors la tête et tu vises aussi loin que tu peux. Rappelle ça nourrir les poissons. Exactement, t'es vieux. Et maintenant nous cherchons mes parents à la broche de l'Atlantique, mon vieux. Je voyais de Morbihan Californie. Voilà. Comment tu vas aller Pourquoi ils ont l'air Les souvenirs, c'est nouveau pour moi, alors je ne suis pas sûre. Mais il me semble qu'ils étaient plutôt bleus, avec peut-être du jaune. Il y a des chances, oui. Et aussi, je suis presque sûre que je vais les reconnaître quand je les verrai. L'air de famille. Au fait, traverser l'océan, c'est le genre de choses qu'on devrait faire une seule fois. Une fois Morro Bay, Californie, c'est la prochaine sortie Poisson <rire> Trop tard, c'est déjà fait. Oh Ça me semble familier ici. Maman Papa Doris, Doris, attends, attends. Maman Papa Arrête de hurler de seconde. Tu crois vraiment que tes parents sont simplement en train de flotter dans le coin en t'attendant Bah, j'en sais j'en sais rien, mais il y a qu'une façon de le savoir. Maman Papa C'est plus fort, Doris Maman Papa C'est du quoi Attendez. J'ai j'ai déjà entendu ça, je me rappelle. Je me rappelle quelqu'un qui disait "Oui, bravo, c'était moi." Il y a une minute. Ah S'il vous plaît, vous avez vu ma maman et mon papa Ils s'appellent Jenny et Charlie. Ah Jenny et Charlie Quoi Jenny et quoi C'est leur nom, c'est comme ça que s'appellent mes parents, Jenny et Charlie. Sorry ça tombe. Jenny Est-ce qu'on peut se poser ça une minute On rétablira un plan. Jenny Charlie Vous êtes singlée Désolée, elle, elle est un peu excitée. Jenny Charlie Doris Doris, arrête, arrête, arrête C'est une mauvaise idée d'arriver dans un nouveau voisinage et d'attirer à ce point-là l'attention sur soi Mais tu ne te rends pas compte, je me suis rappelé le nom de mes parents Jenny Doris. Charlie Les crabes sont du quartier et j'ai l'impression qu'ils font chute pour une raison. Tu pourrais peut-être réveiller quelque chose de dangereux. Est-ce que tu parles d'un truc muni d'un énorme œil de tentacule d'un air mauvais Eh bien, c'est un peu spécifique mais disons dans ce genre là, oui. De façon générale, il vaut mieux essayer de Oh mer de joie. OK, c'est une erreur. Ah. On recule. Laissez-nous vivre et nous vous nous vénérons ou vous, vous construirez oh. un, un un vous émergez ah. vous émergez un monument. Fire! <laughs> Chéri, je je je viens de me rappeler leur nom. On est tout près. Ah On doit continuer. Nemo. Hein Tu es blessé Ça oh va bien Oh mon dieu. Nemo, tout va bien Qu'est-ce qui s'est passé Doris, s'il te plaît. Oh non. Oh non, Nemo. Oh. J'ai rien, ça va, je vais bien. Oh non. Oh non, oh, Nemo. Je suis désolé, d'accord Pardon. D'accord. Oh, oh mon dieu. Nemo, tout va bien J'y dis plus tard. Tu en as assez fait. C'est vrai mm -hmm. Oh non. Mais je je vais réparer ça. Je peux je vais je vais chercher de l'aide. Qu'est-ce tu sais que tu peux faire, Doris mm. Tu peux aller faire un petit tour. Ça va faire un petit tour et oubli. C'est ce que tu fais de mieux. Tu as raison. Je ne sais pas pourquoi je croyais pouvoir le faire. Retrouver ma famille. Je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Je je vais réparer ça. Je vais très bien. Bon, je vais chercher de l'aide. D'accord D'accord, je peux faire ça. Je ce ne sera pas Oh, ne t'inquiète pas, les mots. Bonjour. Il y a quelqu'un Bonjour. Il y a quelqu'un Bonjour. Il y a quelqu'un Bonjour. Bonjour, je suis Andorval. Oh, bonjour Andorval. J'ai j'ai besoin d'aide. Pourquoi ne vous joindriez-vous pas à nous Oh oui, oui, oui. Pour explorer les merveilles de l'océan Pacifique. Et la vie Il y a j'ai incroyable qu'il contient. Voyez la majesté ah. du beluga. Andorval, où êtes-vous Doris, te voilà. Les gars, ça y est, on est sauvés. Andorval va nous dire où on est. Attention oh, Regardez ça. Qui restera pour la Bimarie Par là. Oh non, ça ne va pas recommencer. On nous là à l'intérieur voir comment elle se débrouille. Dérive Dérive On peut pas. On peut pas. On garde droit chercher. Et bienvenue à l'Institut de biologie marine, où notre credo est récupération, réadaptation et libération. vous aidez la chat ah Hein Qu'est-ce qui se passe Alex, je crois qu'on a fini ici. C'est bon, arrête, tu es un scientifique, on a déjà parlé de ça. Oh allez, c'est drôle. Ça dit Tu m'appelles Doris, j'ai Moi, c'est Hank. Qu'est-ce qu'on comme maladie On m'a dit, je suis malade Sinon pourquoi tu seras en quarantaine Oh non, combien de temps je dois rester Il faut que j'entre trouve ça. Ça va, c'est pas la peine de s'énerver. Oh oh, c'est pas bon signe. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui s'est passé oh, C'est quoi ça Ça là, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une étiquette de transport pour les poissons qui ne tiennent pas le coup à l'institut. Ils sont transférés dans un lieu de vie définitif, un aquarium à Cleveland. Ici, les poissons retournent dans l'océan. À Cleveland, ils finissent leur jour dans l'aquarium. Oh Cleveland Non, je peux pas aller au Cleveland. Il faut que j'aille au Joyau de Morro Bay, Californie pour trouver ma famille. C'est ici justement, l'Institut de biologie marine, le Joyau de Morro Bay, Californie. Tu y es Vous voulez dire que je viens d'ici ah, Mes parents sont ici, il faut que j'aille les retrouver. Alors, tu viens de quel bassin Quoi Tu es de le Bassin Lequel Je dois y aller. Non, c'est pas si simple ma grande. À moins que Non, ça marchera jamais, c'est trop fou. Quoi Comment Racontez-moi, j'aime bien quand c'est fou. Ouais, j'avais remarqué Eh bien, je pense à une chose qui pourrait t'aider à rejoindre ta famille. Si je pourrais juste prendre Oui, bonne idée. Vous m'amenez auprès d'eux. Pourquoi n'y ai-je pas pensé Allons-y. Euh non, non, non. Je voulais dire que si je prenais ton étiquette, je pourrais prendre ta place dans le camion de transport et tu pourras retourner à l'intérieur retrouver ta famille. Tout ce que tu as à faire, c'est me donner l'étiquette. Quelle étiquette L'étiquette sur mon nageoire Comment comment peux-tu oublier oh, qu'il y a une étiquette sur ton nageoire, comment, comment sur ta nageoire Oh non, je m'excuse. Je je souffre de perte de la mémoire courte. Tu ne te rappelles pas ce dont on est en train de parler Hum mm hum, -mm, aucune idée. De quoi es-tu en en train de parler Hum... Euh, tu t'apprêtes à me donner ton étiquette Bah, je l'aime bien, mon étiquette. Pour, pourquoi vous la voulez Pour pouvoir aller... Pour pouvoir aller à Cleveland. Cleveland Hum, mmh, on dit beaucoup de bien, Cleveland. Pourquoi vous voulez y aller Parce que si je reste ici, je vais être lâché dans l'océan. Et j'ai des souvenirs extrêmement déplaisants de cet endroit. Hum... Oh, je veux juste vivre seul dans une boîte en verre. C'est tout ce que je veux. Alors donne-moi ton étiquette Hé, hey, passe-moi mon étiquette Hum... Mmh. Écoute. Je travaille pas ici, c'est pas comme si j'avais un plan des lieux. Un plan Bonne idée. Vous m'amenez au plan, moi je trouve vous sans mes parents. C'est bon. D'accord. Si je te conduis à ta famille, est-ce que tu me donneras ton... Je n'ai pas grand-chose. Euh, je vous accepteriez cette étiquette Bonne idée. Donc c'est ce que j'ai dit, va faire un petit tour et oublie c'est ce que tu fais de mieux. Oui papa. J'ai dit ça. Tu as dit ça. Doris est remontée à la surface et là il a été pêché par. Donc je peux pas entendre toute l'histoire par. C'est la première partie qui m'intéresse moi parce que bon, si je lui ai dit ça, honnêtement, je n'en suis pas certain. C'est c'est mais si je l'ai dit, c'était pas méchant parce que je lui ai dit va faire un petit tour et je lui ai dit c'est ce que tu fais de mieux. Donc c'est c'est Oh, c'est de ma faute. C'est de ma faute si elle a été kidnappée et emmenée dans C'est trop droit inconnu. Et si c'était au restaurant Eh hey, Vous deux, taisez-vous. Ouais, on essaie de dormir, vous interrompez mon rêve préféré. C'est celui où tu es allongé sur ce rocher. Ouais. Oh, ça c'est un bon rêve. Oh, oui, c'est vrai. vrai. Eh, Excusez-nous, s'il vous plaît, nous espions. Ce sont des otaries, ce sont des tangs réfrigérateurs, ils pourraient bondir à tout moment. Euh, ils ont pas l'air très bondissants. C'est ce qu'ils veulent te faire croire. Écoute, reste bien derrière moi et laisse-moi leur parler. Excusez-moi, nous nous inquiétons pour notre ami. C'est un restaurant, ici <rire> <rire> Non, mon vieux, c'est pas un restaurant. Ton ami est à l'abri. Ah oui C'est un hôpital pour poissons. Andorval dit qu'elle sera récupérée, réadaptée et libérée. Elle traînera pas longtemps dans le coin. Bon, c'est de courant phare. Oh. Vous avez des parasites naseaux. Je l'en ai mis. Complètement guéri et relâché. Oh Pour nous rassurer. Ouais, tout va bien. Fais oh, Gérald, Gérald, tu fais pas. J'irai descendre dans ce sac, descends là. Gérald, tu sais. Allez, va pas, va tourne, non, non, va, va, va, va. Nous n'avions aucun souci à vous faire. Nous sommes devant l'Institut de biologie marine dit le joyau de Morobey, Californie. Elle avait raison. En direct de Rice Ferry autre chose à part oublier. Merci les mots. Merci pour ça. Alors, comment on va faire pour entrer Attendez, vous voulez entrer dans l'IBM On n'a pas le choix, notre amie est à l'intérieur, perdue, seule, effrayée, elle... A, elle n'aura aucune idée de ce qu'elle doit faire. Oh <rire> Nous avons un moyen. C'est vrai Ouh roux, roux, roux, roux, roux, -ce Ouh Ouh Qu'est-ce qu'ils font Je ne sais rien, on doit dire que ça m'inquiète. Alors, on est arrivés Chut, moi, moi oh. oh, Je suis tellement contente de vous avoir trouvés. C'est comme si c'était... la destinée. Pour la millionième fois, ça n'a rien à voir avec la destinée oh, oh. J'ai déjà parlé de destin avant. Je suis désolée, c'est que je suis tellement nerveuse parce que je vais rencontrer mes parents. Je les ai pas vus depuis je... je sais pas depuis combien de temps parce que vous voyez, je souffre de perte de, de la mémoire moi. courte. Écoute, on parle plus, OK J'aime pas parler, j'aime pas le bavardage et les questions. Comment ça va Ça va et toi ça va Ça va bien. Tu parles. Personne ne va bien. Oh, je vais bien, comment vas-tu hmm. Regardez, on okay, a un planche. Euh, le plan, et tu vas lire ça et trouver où vivent tes parents. Ensuite, moi je monte dans le camion qui vient. C'est clair, très clair. Rappelez-moi la première partie. Oh Ouais, la pieuvre s'est encore échappée. Waouh Regardez-moi toutes ces expositions. Comment peut-on voir tout le parc en une journée chantant Je crois six en une. Ok. Euh... Ben, dis à tout le monde de garder l'œil ouvert. N'oubliez pas qu'en principe, on doit relâcher cette pieuvre dans l'océan aujourd'hui. Ben, non, bien sûr que je ne l'ai pas vue. Si je la cherchais, je la trouvais. Oh Oh, vous voilà Dépêche-toi Ok, ok, ok. E, E, ça commence par E. S, P, A, sans... Elle est, -ce, est -ce pas sans enfant. Il n'a ah. pas d'enfant. Les enfants s'attrapent tout. J'ai pas envie de perdre une autre tentacule pour vous toi. Tu as perdu une tentacule Bah alors vous n'êtes pas un octopède, vous êtes un septopède. J'ai pas de mémoire mais je sais compter. Dépêche-toi. OK. Euh voyage vers les Regardez, des coquillages. Ah Regardez des coquillages. <rire> Papa voit un coquillage pour toi. C'est bien Doris. Tu en as trouvé un autre. C'est vrai Mais oui ma chérie, c'est vrai, tu en as trouvé un autre. Regardez des coquillages. Mmh. Mmh. Et j'habite là. Oui, oui, c'est vrai. J'aime les coquillages. Mmh. Tout à fait, chérie. Est-ce que tu crois que tu pourrais me trouver un autre coquillage Les mauve sont mes préférés. <rire> D'accord maman. <rire> oh, maman, je me rappelle un coquillage mauve. Eh hey, Ma maison avait un coquillage mauve Et alors La moitié des pavillons ont un coquillage mauve ici Non, non, non Vous ne comprenez pas Je me le rappelle maintenant Les coquillages mauves étaient ses préférés et elle avait ce rire adorable Mon père aussi était... Et un... maintenant, ta mémoire télérale va nous faire prendre Tu crois encore que c'est la oh, destinée Oh On doit trouver mes parents Silence Bah, c'est Carole. Euh, je crois que j'ai retrouvé la pieuvre disparue. Ah oui. Voilà le résultat. C'est désolé. Ça pourrait pas être pire. Hmm. Destinée. Ah oh Destinée. Mon truc. Je crois qu'on devrait se mettre dans le ce... sous-marin. Je suis arrête. sérieuse, c'est écrit destinée et c'est Non non non non non, dans le sous-marin, on doit être plongé. Je plonge pas avec toi dans ce sous-marin. Non, raison. Je, je veux pas plonger. Je plonge. Ah oh. Salut vous. Je suis à la recherche de ma famille. J'en fais des morts, bonne idée. Oh, je m'excuse, je dois cligner des yeux. Comment pouvez-vous les garder ouverts pendant si longtemps <tousse> <tousse> Dis-donc, une petite seconde. Ah <tousse> notre prochaine hôte habite ici depuis un très long moment. C'est un requin-baleine. Elle s'appelle Destinée. Destinée, c'est vrai Vous remarquerez qu'elle est miope au dernier degré et elle a du mal à nager dans son environnement. Oh Et justement, la voilà. Oh Destinée. Oh Vous êtes un poisson. Un instant. Quoi Salut. Bonjour. Vous pouvez m'aider. Oh D'accord, je suis avec vous. Excusez-moi. Euh, qui est là C'est cette boule bleue qui parle Vous pouvez m'aider. J'ai perdu ma famille et... Comment vous l'avez perdue Eh ben, c'est une longue histoire. Et pour être honnête, je ne m'en souviens pas vraiment. Oh, c'est tellement triste, ma... Ah oh. Oh. Désolée. Je nage très mal. Et je vois très mal. Alors, je trouve que vous nagez magnifiquement. En fait, je n'ai jamais vu un poisson nager aussi bien que vous. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Hum. Un instant, redites ça. Euh... Il n'y a pas de quoi hum. Doris Oui. Doris Oui. Doris Oui. Doris Oui. On était amis Non. Doris et moi, destinées. On se connaît Oui, bien sûr. Enfance, on se parlait par le conduit. On était copines de conduit. Ah oui oh. oh, tu es tellement jolie. Alors, tu sais d'où je viens Ouais. Tu viens de l'exposition grand large Oh, tu viens de l'exposition grand large oh Alors c'est là que sont mes parents. Il faut qu'on y aie. Tu peux m'accompagner euh... C'est assez dur pour une baleine de voyager par ici. Vous pourriez parler moins fort là-bas J'ai mal à la tête. Oh. Qui est-ce C'est mon voisin Bellet, ah, il était blessé à la tête en revenant. Tu sais que je sais que tu parles de moi, Destine. Je crois qu'il a perdu son écholocalisation, mais j'ai entendu les docteurs discuter. Car ils disent qu'il n'a rien de sérieux. Je j'entends chaque mot que tu dis de moi. C'est quoi l'écholocalisation Eh bien, la tête de Bellet est mais un son dont l'écho lui permet de repérer les objets au loin. Oh mais monsieur dit qu'il est en convalescence. Maintenant, je sais vraiment que tu parles de moi. Je ne peux plus oh, écolocaliser. Je ne supporte plus cette J'te conversation. Je te dis, je me suis cogné très fort la tête là-bas. Elle est toute enflée, regarde Elle est enflée naturellement et c'est normal, t'es un beluga. Écolocalisation. Oh, comme les, les lunettes les plus puissantes du monde Quoi C'est quoi, des lunettes C'est comme, disons, on fait « ouh » et on voit des trucs. Pourquoi est-ce que je sais ça Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Tu voilà, Hop. écoute, Hop. on y quitte tous les deux. Oh. Je t'ai conduit au plan. Maintenant, ton étiquette. Minute, minute, non, je sais où sont mes parents. Ils sont dans le Euh c'est quoi le nom ça s'appelle le le grand, le le grand, grand large. large Le grand large. Le grand large. Le grand large, je sais où c'est. C'est l'exposition qui est juste à côté de je m'en moque. Doucement. Oh, si tu veux aller à l'exposition le grand large, passe par les conduits. Par les conduits, parfait. Passer par les conduits Oui, prends deux fois à gauche et puis tout droit et tu y es. Oh, ça fait beaucoup de directions, c'est. Vous avez compris, Hank Tout tout compris Euh oui. Génial. Allons-y. J'y vais pas avec toi. Je passerai pas. Tu devrais y aller toute seule. Euh um... Euh, c'est que c'est j'ai mm, je c'est difficile parce que je mm, je suis pas très bonne avec les directions. C'est bien toi marche mais une entente est une entente. Tu voulais trouver tes parents C'est le chemin. Maintenant, tourne d'étiquette. Mais honte je, je peux pas aller dans les conduites toute seule, je vais oublier où je vais. Pas mon problème, étiquette. Mais je peux pas y aller par là. Mais je suis désolée mais y y ah il y a pas d'autre moyen. Il y a pas d'autre moyen. Il y a pas d'autre moyen. Allons, allons, pas de non, panique. Non, chérie, c'est normal. Tu sais, tout n'est pas toujours facile dans la vie. C'est vrai ou pas, Charlie Oui, ta mère a bien raison. Quand ça semble trop difficile, Doris, tu n'as qu'à laisser tomber. Charlie Une farce, je plaisante. Oh, Juste une farce, cool. une farce <rire> Euh, attention, farceur au travail. <rire> tu sais, chouinette, il y a toujours un autre moyen. Merci, papa. Merci, papa. Ah, non Mon père disait qu'il y a toujours un autre moyen Quoi Il n'y a pas d'autre moyen Le Grand Large, le Grand Large, le Grand Large L'Expo Le Grand Large, je pense que c'est le pavillon est -ce là-bas Est-ce que je peux voir Qui est mal fichu et vaguement rond Comme la tête de Belle Quoi Toujours un autre moyen, il y a toujours... Là Allez, suivez-moi, je sais comment nous rendre au garage Au, au Grand, grand large. large Exactement Euh... Attendez Attendez, vous savez que je peux pas nager jusque-là, hein Vous faites pas comme ça, vous allez nous aider à entrer à la fête. À part ça, qu'est-ce que vous faites là Laissez-le la faire venir. Voyons. Essayez de la faire venir. Faire venir qui Les gars, voici Becky. Ah Voler. Non non non non non non. Non non non, non, non. nous venons l'information. Écoutez, premièrement cela. Non, mais vous avez vraiment fait le maximum les gars, c'est vrai. Mais y aurait-il un moyen d'entrée qui Je supposerais nager, peut-être Parce que c'est plutôt ça, notre truc. Écoute, votre ami va se retrouver bientôt en quarantaine. C'est là qu'il place les poissons malades. Et le seul et unique moyen d'y pénétrer, c'est... Becky Ah, ah <rire> euh, Salut, Becky Ah, il a arrêté un peu. Je vais l'appeler péceté parce que eh hey, ça fait mal. <rire> je crois qu'il t'aime bien papa. Pécie ma belle, ces deux gentils poissons veulent entrer dans la quarantaine. Tu es libre aujourd'hui, Rebecca chérie Décie, ça ça marcherait avec votre emploi du temps Aïe, elle comprend pas ce que je dis. Tout ce que tu as à faire, c'est la subjuguer, bon vieux. La sub quoi Subjuguer. Tu la regardes droit dans l'œil et tu dis "Ouro" et elle sera en harmonie avec toi. Alors, regarde-la dans l'œil. Ouais. Non. Je crois qu'on devrait penser à un autre plan, un plan qui prévoit qu'on reste dans l'eau et avec quelque en sang l'esprit parce que ce voit avec ce volatile ce volatile vol me fait peur. Très bien papa, et pendant ce temps Doris va nous oublier. Comme tu disais, c'est ce qu'elle fait de mieux. Bien. Euh d'accord. La regarder dans l'œil. Lequel Quel œil Celui que tu veux mon vieux. OK. C'est parfait. Euh, comment exactement est elle est censée nous transporter Oh oui. J'oubliais ce point-là. Gerald. Oui, Gerald. Mmh. Approche piston. Approche Gerald. Donne-nous ton saut, on te laissera t'asseoir sur le rocher. Mmh. Oui, Gerald, si juré. Mmh. Bien, comme ça Amène-toi, mon grand C'est bien, tu vas y arriver Très bien Prends garde à ne pas t'raper le postérieur Merci infiniment, Gérald Bienvenue pour ton séjour sur ce rocher Confortable, hein Terminé hey, mision, Vingt ans Vingt ans Non, non, c'est ridicule Pourquoi je n'arrête pas de me laisser convaincre de faire des choix idiots ah, ah Bonne chance ah D'accord, quand je te le dirai, tu vas... Je te le dis, je donne le signal en faisant de grandes éclaboussures Ah, mon signal Pas encore dégagé Toujours pas Maintenant Pas avant que Destiné donne le signal mmh. Tu veux que je te dise Je n'ai aucune idée de pourquoi tu fais ça Qu'est-ce que tu veux dire Ça a l'air d'être bien d'être un cas juste pour trouver d'autres poissons. Si j'avais des pertes de la mémoire, je disparaîtrais dans l'océan et j'oublierais ah, tout. Je peux non. Tu vas pas faire ça. Je je veux ma famille. Pas moi la petite. Je ne veux m'inquiéter de personne. Mm. Tu as de la chance. Pas de souvenirs. Pas de problèmes. Ah. Pas de souvenirs, pas de problèmes. Toujours pas dégagé. Toujours pas dégagé Ne me dis pas quand pas y aller Toujours... Tu n'as qu'à me dire quand y aller Attention, on y va Et attends On y va, attends, sérieusement D'accord, je compte jusqu'à trois. Ne jusqu compte 3. pas, dis juste va-t-il Vas-y, vas-y, vas-y, panneau, vas vas panneau vas Ah, regarde ça, c'est vraiment... C'est le signal oh, C'est le signal, vas-y, vas-y Maintenant, rappelle-toi, Destiné a dit de suivre les panneaux indiquant l'exposition grand large. Uh -huh. J'y vois rien, alors c'est à toi de regarder où ils sont copie okay. suivre les panneaux vers le grand large je vais juste répéter d'accord ça devrait marcher suivre les panneaux vers le grand large suivre les panneaux vers le grand large suivre... à droite suivre les panneaux vers le grand large suivre les panneaux vers le grand large suivre les panneaux vers le grand large à gauche et si diviter les gens tu veux cherche pas les enfants suivre les panneaux pas colonne touche c'est toi qui va me distraire pauvre bébé laisse-moi ramasser ça tenez voilà eh oh, bien Oh ah rou rou, on va où, on va où Oh, désolé. D'accord. Je regardais. Je regarde. Rou rou Becky, débarque nous n'importe où, ça va aller. Attends papa. Je crois qu'elle cherche un endroit pour aspirer. Elle est toute perdue, les mots, elle sait même pas où regarder. Rou rou, Becky, Becky, qu'est-ce que tu fais Rou rou. Rou rou rou rou rou. Alors Regarde quelque part. La question est où elle est Par où Tu vois le panneau Je regarde. Je regarde quelque chose vers quelque chose m'amène à ma famille. Les lunettes les plus puissants du Je connais ça. Pourquoi est-ce que je connais ça C'est un autre souvenir. Hank, on doit se diriger par là, à gauche. Vas-y, vas-y à gauche. Neky, Ouro, ouro. Elle ne peut pas tant d'ordre papa. Très bien, très bien, très bien. Nouveau plan. On va vous rapprocher de Beki pour qu'elle puisse nous entendre. Je crois pas qu'on devrait bouger le seau. Mais non. Toi, on m'a dit que tu perds. Papa, fais-lui confiance. Fais faire confiance Pour qu'elle puisse nous oublier complètement J'ai confiance en Beki. Tu as confiance en Beki Beki est en train de manger un gobelet. Beki Beki Lulu Bon, au moins, on n'est plus coincé dans le seau. Oh. Ou sur le toit de la quarantaine. L'exposé sur le bébé loutre va commencer. Merci beaucoup, non. Andermal. Hé, hey, qui veut connaître mieux les loutres On cherche les lunettes les plus puissantes du monde. On cherche les lunettes les plus puissantes du monde. Oh Nous les avons loutres de la chance. C'est une grande fête de beaux câlins. Oh une fête de beaux câlins oh J'en suis. Où sommes-nous On est près du Grand Large Euh oui, je crois, bah j'en sais rien Mais j'ai vu l'autre panneau, j'ai... Quoi Quel autre panneau Les lunettes les plus puissantes du monde Quoi Mais qu'est-ce que tu me racontes Pourquoi est-ce qu'on a suivi ce panneau Ben, euh, parce que je m'en suis souvenu Non, non, non, c'était pas ça le plan Ah Maintenant, ça suffit Tu m'as fait perdre mon temps Non, attends Ce camion part à l'eau, mais il est pas question que je le manque Alors donne-moi ton étiquette Non, non, je me suis rappelé ce panneau Et alors Alors, alors mes souvenirs me reviennent et je sens que ma mémoire s'améliore, je crois qu'on devrait... Non peut... Ta mémoire ne fonctionne pas Tu te souviens de rien C'est probablement comme ça que tu as perdu ta famille à l'époque oh. Très bien, écoute, on va se calmer un peu Donne-moi juste l'étiquette et... Tu sais et... ce que je pense Pour quelqu'un qui a trois cœurs, tu n'es pas très gentil Trois cœurs Qu'est-ce que tu racontes J'ai pas trois cœurs Oui tu as trois cœurs Pas du tout Tout à fait Non Oui Arrête de dire ça Fait amusant Sachez qu'un poupe a trois cœurs Deux ériguent les branchies Quoi Tandis que l'autre érigue oh, oh, oh, l'organisme Attends Tu sais Ankh Une personne qui a trois cœurs ne devrait pas être aussi méchante Et c'est méchant de dire que j'ai perdu les personnes que j'aime Je n'ai perdu personne que j'aime Ankh Ankh Ankh Non, pas demain, je vais le trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui. Main. Oh main. Oh main. Ah. Ah. Ah. Oh mon bras. Ah. Ah. Oh ah. Vous pouvez vite me têter, je cherche. Ah, ah. Vous pouvez me têter, j'ai perdu mon avisement. Euh, pardon, pas Franck. Vous violez mon espace. C'est un orthopède Non, ce septopède, oui, c'est ça, c'est un septopède, septopède, septopède, septopède, septopède Un, deux, trois, quatre, cinq, six, septopède Il est camouflé Anc Viens, Anc Allons-nous en d'ici Doris, qu'est-ce que tu fais Anc Quel est le plan Le plan, c'est que je vais rester ici pour toujours D'accord, bon plan Pardon Pardon, Anc, je suis désolée, je ne me rappelle plus bien Chérie, ma chérie. Oh Attention, choupinette. Oh oh, regardez où vous allez. Pardon papa. Je suis désolée, je ne rappelle pas bien. Oh, oh ma chérie, ma chérie. Non, ne sois pas désolée. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses Une une petite promenade. Oui. Et ça, je parie que tu te le rappelleras bien parce que euh, tous les deux nous allons euh, nous allons chanter une petite chanson. Une promenade en mer, une promenade en mer. Une promenade en mer en mer en mer. Que faisons-nous? Une promenade en mer. Promenade en mer. Promenade en mer. Mes parents m'ont appris cette chanson On l'a chantée en famille Et tout ce temps-là, je pensais que je l'avais inventée Quelle chanson Une promenade en mer Hank, oh, nous devons continuer notre promenade en mer Quoi voilà. Pas question Écoute-moi C'est trop dangereux de bouger Non, toi, écoute-moi Je sais que tu as peur, mais tu dois tenir beau Viens, suis-moi Promenade en mer Promenade en mer ah Ma mère a écrit cette chanson ah Va nous faire sortir d'ici Chante avec moi, Hank, allez ah J'arrive, maman J'arrive, papa tout, tout, tout, tout. Arrêtez un, un demi Faites demi-tour oui, Faites demi-tour Vous vous dirigez tout droit vers la fausse doigt. aux doigts La fausse aux doigts La fausse aux doigts En approche ah ah Arrêtez oh, C'est quoi, ça ah ah Désolée... C'est pas grave. Ça arrive à tout... à tout le monde. Y'a pas à voir honte. Ok. Ok. Oh, Te voilà. Waouh. Tu, tu nous as fait sortir de là. Hein C'est vrai Tu nous as fait sortir de là Ouais, mais techniquement tu nous avais aussi amené là. Mais si tu l'avais pas fait, je suis pas sûr que nous aurions abouti ici. Oh attends, attends. Et colocalisation. Oui, et oui, colocalisation. Les lunettes les plus puissantes du monde, on l'a trouvé. Non, non, non. Tu as trouvé ça. Oh waouh. Bienvenue au grand large. Chez nous. Oh oh oh oh oh. Allez papa, tu ne viendras pas. Peut-être Oh non, oh non. Papa, tu l'as persuadé qu'elle pourrait jamais y arriver. Il ne s'agissait pas de Becky, je crois. Doris me manque tellement. Moi aussi. La vérité, c'est que je me fais beaucoup de soucis pour elle. C'est elle qui devrait se faire du souci pour nous. Elle saurait exactement ce qu'il faut faire si elle était là. Je ne sais pas comment elle fait ça. Je ne crois pas qu'elle le sache. Elle le fait. Ben, alors, il va nous falloir réfléchir. Que ferait Doris Que ferait Doris Oui Doris, elle ferait quoi Elle étudierait sa situation, ensuite, elle évaluerait, là, elle analyserait ses options... Papa, ça, c'est ce que Marlin ferait. Oui, c'est ce que moi, je ferais. Elle, elle n'y penserait pas deux fois Elle regarderait la première chose qu'elle ferait et... Oh C'est le frais. Nemo, accroche-toi à moi. Ouais oh ah oh hey Ça marche oh Oui Continue. Ah bien. Aspect. Ah, respire. On est bon, ça va Oui. Schmidt. Qui est Doris Oh, merci, on est tellement content de vous voir. Tellement content de me voir C'est moi qui suis contente de vous voir. Ça fait des années que j'ai eu personne à qui parler. Des années Waouh Malheureusement, nous ne pouvons rester longtemps, nous devons y aller parce non, que Pourquoi voulez-vous vous en aller Vous venez d'arriver. Restez un peu. Venez par ici, parlez-moi de vous. Oui, j'aimerais bien, mais mon fils et moi devons aller à la quarantaine. J'ai Alors... eu d'avoir un fils. Euh oui, tout à moi, fait. Moi, j'ai pas de famille. Je suis sortie avec une charmante coquille Saint-Jacques quelque temps. Oui, c'est fascinant, mais Mais le Saint-Jacques aux yeux, elle cherchait quelque chose de différent. Non, je plaisante. Bah, au sujet des yeux de coquille Saint-Jacques, elles en ont non, et elle voit le fond de votre cœur et elle le brise sans regret. Ah, oh, Jacqueline Pourquoi Non Là, qu'est-ce que d'eux <rire> Accompagnez-moi dans notre exploration du monde mystérieux du grand large. Ok, suis-moi. Tu es dans un coblet. C'est vrai, c'est moi qui te suis alors. Attends. Un tout, pas trois cœurs. Ah, c'était un fait amusant. Fais-le pas Ah Non. Oh, on y est. Ça ça arrive pour de vrai. Non, je crois qu'on est arrivé. Maintenant, j'ai un camion à attraper. Attends, attends. J'avais quelque chose pour toi. <rire> l'étiquette l'étiquette bien sûr tu sais je crois que je vais me rappeler de toi bah tu vas vite oublier le vieil octopède <rire> le vieux septopède moi par contre je ne t'oublierai pas facilement Oh, je pense que mes parents sont là en bas. Euh, ça va aller. Je suis prête. Ouais. <rire> je crois que tu l'es. Oh. J'ai perdu un enfant, il y a un bon bout de temps, qui, qui pourrait bien être moi Je ne sais pas depuis quand, exact. D'accord, vous êtes pressés. Aouh Oh oh Faites attention, oh, vous allez ah, ah Notre but, c'est que chaque animal que nous sauvons et soignons finisse par retourner dans son environnement naturel. Des coquillages. Et nous y voilà. Alors, si arrive me jour, Doris... tu arrives de perdre un jour d'orise, tu n'as qu'à suivre les coquillages. Regardez des coquillages. Maman Papa Maman aime les coquillages mauves. Oh Maman Qu'est-ce qu'il va devenir plus tard Allons, allons, Jenny. Sa vjenbi Mama emri kujt ia zgjuva est perdu. C'était de ma faute. Où est ton étiquette Hein Ton étiquette Tu as pas. C'est pour ça que t'es pas en quarantaine En quarantaine Oui, c'est là qu'ils placent tous les poissons chirurgiens, j'ai pas raison, Bill Ouais, les poissons chirurgiens ont leur propre exposition à Cleveland. Ils seront expédiés en camion aux aurores. Formidable. Quoi Non, non, mes parents ont été remis en quarantaine. Ils vont les exploser à Cleveland, mais je viens juste d'arriver ici. Il, il faut que j'aille les retrouver, ils ne savent pas que et je suis là. Ça fait pas, c'est facile d'aller à la quarantaine. Tu peux y aller par les conduits, chérie. Oh, je peux pas faire ça. Pourquoi pas J'oublierai mon chemin et je et je ne peux pas être là là où il n'y a personne pour m'aider. Bah alors, je crois que t'es quoi ici Hein Tu n'es pas bien. <rire> Entre là-dedans, ça va aller, courage. C'est pauvre. Est-ce que vous euh, pourriez me dire comment y aller en passant par les conduites Bien sûr, chérie. Deux fois à gauche, une fois à droite. Simple. Alors De gauche puis de droite. droite, chute. Gauche et droite. Une seconde. Est-ce que j'ai déjà pris une fois à gauche Oh non. Ça devait arriver. D'accord, attends. Attends, attends, attends. Par contre. Je vais où maintenant Ça y est, je me rappelle plus, d'accord. Là coach, je suis perdu, c'est trop difficile, je me rappelle pas. J'oublie tout, je finir par me retrouver coincé dans les conduits pour toujours. Des conduits Des copies de conduits Copies de conduits. Copies de conduits. Nage, nage... Oui, je suis vraiment pas très sûre. Mmh, moi, confiant, je te laisserai pas rentrer dans quoi que ce soit. Mûre. Oh C'est pas la peine, je saurais jamais trouver mon chemin. Ça serait mieux, si tu arrives pas ici, tu arriveras jamais en plein océan, mmh. maintenant. Concentre-toi bien, d'accord Mûre. Destiny Doris Tu es où Je suis perdu dans les conduits, mes parents sont dans la quarantaine. Tiens bon, Doris oh Belle, tu dois utiliser ton écolocalisation. Tu sais qu'elle est hors service. Arrête un peu et essaie-le. Ouh, -ou d'odoris a parlé, tu veux oh, Mais je crois pas que pourrais. je pourrais... Ne me laisse pas tomber, Belle S'il te plaît, Bélé, qu'est-ce que tu viens de me dire Concentre-toi bien. Je me sens idiot. Bélé. Pardon. Où êtes-vous euh, Ici. Euh... On est ici. Les gars. Les gars. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Je commence à percevoir. Oh, ça y est. Oh, oui. Je vois la quarantaine. C'est stupéfiant. Je peux tout voir. Et je peux te voir, toi. Il peut tout te... voir. La fille est en arc-en-ciel Tu peux me voir oh, C'est vrai, ça marche pas comme Belle. ça. Belle Alors, dis à Doris d'aller à gauche Il dit d'aller à oh. gauche oh. Tout droit Tout droit, Tout droit. Oh. À droite, à droite. À droite. Oh. Je me sens étourdi oh. Attends Quoi Il me semble que je reçois autre chose, je vais élargir Nom de Neptune, elle n'est pas seule Quoi Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas mais ça se dirige dans sa direction Oh non Doris fait demi-tournage dans l'autre oh, sens Par où Quoi Par à où À droite À droite Non, à ma droite oh. oh non, elle se dirige droit dessus Non, Doris, oh. dans l'autre sens euh... C'est parfait, Doris, tu te diriges droit vers nous Quoi Tu me demandes d'aller à droite Non, non, pas à droite, oh, je ne peux pas voir ça Ah, on alors... s'est en train de la consommer, de la dévorer vivante Oh, Dory Tu n'as rien Vous m'avez trouvée, les amis Comment avez-vous pu se trouver Et qu'il y avait tellement de sanglés et qu'ils arrêtaient pas de on parler On s'est tout doucement éloignés d'elle pour nous retrouver dans ces conduits et on a commencé à chercher partout. Dory Je suis désolée C'est quoi C'est quoi cette fois Je dois répondre, un instant. Tout va bien Désolée, pourquoi Quoi Tout va bien Ouais J'ai trouvé marre-là, il est beau <rire> C'est vrai que Doris parle, le baleine. J'ai entendu. Et ça me rappelle de bien mauvais souvenirs. Alors allons-nous en ici. Je dis qu'on qu devrait aller par là. Suivez-moi. Il est temps de rentrer chez nous. Minute, une minute. Euh, euh, mes parents sont ici. C'est vrai T'as retrouvé tes parents Ben, pas tout à fait. Non, pas encore. Mais je sais où les trouver. Et je ne sais pas exactement comment y aller. Mais je sais que... Ben, j'ai de l'aide. La quarantaine, c'est ça. Oh, et j'ai rencontré un sceptre. Oh, s'il vous plaît. Le fond assez gentil et c'est lui qui m'a fait entrer dans l'exposition L'exposition Doris Vous croyez que mes parents vont vouloir me voir Quoi Pourquoi ils voudraient pas te voir Parce que... Je les ai perdus Doris Tes parents seront combles de la joie de te revoir Ils se seront tellement Ennuyés de toi pendant tout ce temps Tu crois Doris Tu sais comment on t'a retrouvée Il y avait pas une palourde ou bien... Non. Non, une huître Non. Un mollusque Non. Un machin non. Un genre de... Pas de palourde, mais on avait vraiment beaucoup de difficultés et puis tout à coup, Nemo a dit... Que ferait Doris Pourquoi il a dit ça Parce que dès le premier jour, tu m'as toujours appris à faire des trucs que vraiment je n'aurais jamais pensé faire. Des trucs de fous. Déjouer les requins et... éviter les méduses... et retrouver mon fiston. C'est beaucoup grâce à toi que c'est arrivé. Ah oui J'ignorais que tu pensais ça. Ou alors j'ai oublié. Non, tu n'as pas oublié. Je ne te l'ai jamais dit. Et je te demande de me pardonner. Mais Doris, c'est parce que tu es qui tu es que tu vas bientôt retrouver tes parents. Et quand ce sera fait, tu seras à la maison. Papa, est-ce que ça veut dire qu'on doit dire au revoir à Doris Oui, il est chargé. Euh il reste juste cette dernière rangée. Plus tôt on finira, plus tôt le camion sera à Cleveland. Attention au virage. Attention à quoi Trop tard. La gorge, je crois qu'on approche. Oui ah ouais C'est la quarantaine. Oui, c'est ici. On est dans la quarantaine, mes parents sont d'ici. Non non non, pourquoi l'ouvrir la porte On va tous mieux ouais Je me sens merveilleusement bien. Lâche-moi. Ça... Vieux. Ça tourne vite. Et voilà maman. J'arrive papa. Oh Est-ce que c'est nous C'est nous, est-ce que c'est nous Je vais trouver le truc. Tu as trois minutes pour emmener tout le monde dans ce gobelet avec toi Ensuite je pars pour Cliveland, c'est clair C'est clair Oh non Maman Qui est là Papa Maman Papa Salut tout le monde, c'est moi, Doris Doris Doris Doris La gamme de Stéphane devrait en prendre deux au hasard et on s'en va. Papa Quoi oh, Je plaisante. C'est la joie du retrouvailles. Papa Où sont mes parents Doris, tu es vraiment la fille de Jenny et Charlie Oui, oui, c'est bien moi. Où sont-ils Euh, eh bien Doris, oui. eh bien juste après que tu es disparue, ils ont cru que ils ont cru que tu avais peut-être abouti oui. ici en quarantaine. Uh -huh. Allez, allez, allez. Euh, et... alors ils sont venus ici pour pour te chercher. Et ils sont ici. Oh Où sont-ils Doris. Il y a des années de ça, hein Ils en sont jamais revenus. Oh non. Tu vois Doris, quand des poissons ne reviennent pas de la quarantaine, ça veut dire qu'ils sont quoi Doris. Ils sont partis. Ils sont Moi Ils voulaient te retrouver Mais... Et... es-es-tu sûr Es-es-tu sûr qu'ils sont partis Doris, écoute, tout va bien aller Oh Doris, il t'aimait tellement Quiconque ne veut pas aller à Cleveland, dernier avertissement Doris, tout va bien oh, Doris, je suis arrivée trop tard Doris, non, attends, écoute Je n'ai pas de famille Non, Doris, c'est... c'est pas vrai L'heure du départ Nous voilà Voilà toute salle descend. Oh Où est passé tout le monde Tu oh as mis rancotte en route pour Cleveland. J'ai trouvé la pierre. Oh Où est-elle passée Qu'est-ce que je puisse faire Je ne peux pas oublier. Qu'est-ce que j'oubliais déjà Quelque chose... Quelque chose d'important, mais... Qu'est-ce que c'était J'ai... Qu'est-ce que c'était Ça s'en va. Ça s'en va, ça disparaît, parce que tout ce que je sais faire, c'est oublier. J'oublie, c'est tout ce que je peux faire, oublier. C'est ce que je fais de mieux. C'est ce que je fais. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que ferait Doris D'abord je je regarderais autour. Et il euh, y a juste de l'eau par là et un tas de varech par ici. J'ai mis le varech. D'accord. Allô. Maintenant, il y a beaucoup de varech. Ça a l'air pareil. Tout à l'heure pareil sauf qu'il y a un rocher là-bas et il y a du sable par ici. J'aime le sable, le sable c'est tout doux. Ah, oh, tout ça ne sert à rien. rëmly ka kiaz Bonjour. Je suis. Attends, parler sur ton clavier. J'avais plus jamais fait ça. Oh mon petit disparu. C'est vous C'est vraiment vous oui, Maman, tu es vraiment là oui, Vraiment oui. Et papa, toi aussi Je suis là, Choupette. Je suis tellement désolée. Oh chéri. Oh chéri, non, non, non, Choupette. Je sais que j'ai un problème, je sais, je suis tellement, tellement désolée, j'ai toujours tellement voulu le régler et j'y arrive pas. Non, Doris. Et pourtant, Doris. je veux, je sais, mais mes pensées quittent ma tête et j'ai les idées qui changent et je vous ai oubliées, je suis tellement désolée. Doris, Doris, Doris, je t'en supplie, ne sois pas désolée. Regarde, regarde ce que tu as fait. Quoi Tu nous as retrouvées. Voilà, tu nous as retrouvées. Oui. Chéri, chéri, pourquoi crois-tu que nous sommes restés dans le même coin toutes ces années Parce que nous étions persuadés qu'un jour tu finirais par nous retrouver. Exactement. Mais je vous croyais partis ailleurs. Comment on était là dans la quarantaine pour te chercher Tu n'étais pas là. Et, et on a compris que tu étais sans doute sorti par les conduites. Par les conduites, c'est bien ça. Mon chéri, alors, alors on l'a fait aussi et on est resté ici, défi espérant te voir revenir, on est resté ici en attendant que tu reviennes peut-être. Alors, tous les jours, oui. nous sortons et nous alignons. Des coquillages. Et tu nous as retrouvés. Oh, chérie, tu nous as retrouvés. Tu sais pourquoi tu nous as retrouvés Parce que tu t'es rappelé. Tu t'es rappelé et tu l'as fait comme seule Doris sait le faire. C'est vrai. Et je l'ai fait toute seule. Oh, chérie, c'est pas vrai Tu n'as pas passé toutes ces années toute seule Oh, ma pauvre chérie. Non, en fait, j'ai pas été vraiment toute seule. Oh, Marlin et Nemo Personne n'a vu où est allée Doris Vous êtes sérieux Ça fait beaucoup perdu qu'ils servent à rien. Oh, excusez-moi, vous pouvez nous aider Quoi ouais. vous, vous aider oh, oh, Oh, je suis soulagée. Tu vois les mots. Je savais qu'elle trouverait un moyen. Quoi Hey, Wade Rice, elle est pas avec vous. Je suis désolée. J'ai essayé de tenir bon mais j'ai pas pu. Je l'ai perdu. Quoi OK. Allez, en route. Non, non Et là, La baleine nous a avalés, même si je parle baleine. Baleine Une chance que j'étais pas là pour voir ça. D'ailleurs, Marlin n'a jamais cru que je pouvais parler le baleine, même si en général, il me fait plus de confiance. Tu sais, je crois que je l'aime déjà, ce Marlin. Oui, et on a réussi à retrouver Nemo. Où c'est lui qui m'a trouvé J'en sais rien, mais en tout cas, Nemo est le plus gentil, il ne me laisse jamais tomber, même quand ça va mal. Euh, que Frédoris. Eh bien, ah, nous devons ah, certainement remercier Marlin et Nemo, contre les Vera. Mm. Un instant, je suis déjà venue par ici. Bonjour. Bonjour. Oh Je suis à Dorval. C'est ça. Pourquoi ne vous joigneriez-vous pas à moi C'est l'Institut de biologie marine. Oh, c'est là que tu es, mon chéri. Dorice, c'est là que sont tes amis Oui, ils étaient ils étaient coincés dans dans je sais plus quoi. Ça allait ça allait je sais plus où. Oh, un camion. Ils sont dans le camion. Alors, espère que oh, que je ne les vois plus jamais. Non, non, non, non. Que ferait Dorice Que ferait Dorice oh, Je je, pense, je, je pense sais que ce que sont de bons amis à toi. Amis Mais un science. camion, c'est peut-être un petit peu trop gros. Oui, ta mère a raison, Dorice. Non, tout ce que je sais c'est que je m'ennuie beaucoup de C'est vrai. Je m'ennuie de mes amis. Je me souviens d'avoir dit ça. Euh... Doris Maman, Marlin et Nemo sont plus que de bons amis. Ils sont comme ma famille. Et je ne peux pas les laisser partir. Je ne les ai pas rencontrés par hasard. C'est le destin. Est-ce que vous comprenez C'est quoi déjà l'autre mot pour destin La... destinée oh, Destinée Destinée Doris euh, Bonjour, Dess. Chut, ch tais-toi C'est Doris, ça va pas bien. Ouh, elle est là, oh J'assouelle juste pour la spitule. Il faut sauter en bas. Saute en bas On en discutait Doris, Doris, tu entends le camion là avec tes amis Il est en train oh de partir. Non non non non, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait Deux. Deux. Doris, oui, on va y aller. Oui. Hein oui. Deux. Je peux pas, j'y arriverai pas, je vais me perdre dans le tuyau. J'ai les lunettes les plus puissantes du monde, souviens-toi. J'ai les lunettes les plus puissantes du monde, d'accord. Je serai comme tes yeux. Je serai comme mes yeux. Mais les mais les, mais les murs. Il que... y a pas de murs dans l'océan. Pas de murs C'est à destinée, destinée. Bah, tu pouvais pas le dire plus tôt. Destinée. Attends. Non, c'est un mur. Murs ah Voici ma copine de conduit, destinée, dis bonjour Doris, est-ce que ces petites taches bleues sont tes parents Tu es tout à fait comme eux Bonjour, je m'appelle Belle, Madame Doris, Monsieur Doris Mais appelez-moi oh, le et, génie Et moi Charlie D'accord, d'accord, on doit y aller, on doit arrêter ce camion D'accord, quel camion oh Belle, rapport de situation oh Oui, mon merveilleux don Ouh Trouvez, le camion s'engage sur l'autoroute en direction sud Allons-y Allons arrêter ce camion Ah ça y, faut que je vois. Oui oui, moi aussi. Ça bouge, ça va être magnifique. Mais qu'est-ce que Gérald Non mais tu es totalement marrant. Tu prends pas l'habitude Gérald. Le tu étais. Félix, j'ai tout oublié. Fais-moi un rapport. Oui madame. Oh, tes amis sont toujours dans le camion. Ouh Ils se dirigent au nord vers le pont. Ouh oh, regardez, il y a une bande de jolies loutres là-bas. J'en veux une. Ouh Le camion, il est là-bas Je ne vois pas comment on peut monter dedans, Doris Oh, bon sens Il y avait moyen d'arrêter un peu le trafic Arrêter un peu le trafic, arrêter un peu le trafic Tout le monde doit s'arrêter, parfois c'est pour regarder des choses, des choses qu'ils aiment, des choses qui sont jolies oh, Des choses qui sont jolies Très bien, je sais Quoi Tu penses à quoi Vite, vite, avant que j'oublie Destinée, quand le camion atteindra le pont, tu vas me lancer là-haut D'accord Les loot, suivez-moi Tous les autres restent ici Attends, une minute Doris, chérie... Tu ne nous quittes pas à nouveau Ta mère a raison, tu dois rester avec nous Doris ma chérie, que va-t-il se passer si, si jamais tu devais partir Maman. pour je ne sais pas longtemps Maman. Et si jamais tu devenais confus et... et après ça te rendait distraite et, et si, si jamais Et si je vous perdais encore Oui Maman, papa, tout va bien se passer parce que je sais que si jamais j'oubliais Je saurais vous retrouver à nouveau mmh. Alors à gauche un peu Un petit peu de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Vas-y, non, arrête. Vélez Ok, maintenant, maintenant. Vas-y, vas-y On y va avec ton idée. D'accord, quelle idée Ah Bien, bien. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Que fureux de risques. Venez, les autos, je veux des autos. L'autre devant les autos. Les autos doivent t'arrêter. Stop, le trafic Petit câlin Attention Je ne sais rien, je ne sais pas comment, mais je crois bien que ça a à voir avec... Doris De l'eau, de l'eau, j'ai besoin d'eau Tu es folle, qu'est-ce que tu fais ici oh. Doris. Doris Je croyais qu'on ne te reverrait plus jamais Oh, moi aussi, mais j'ai eu beau essayer, j'ai jamais pu vous oublier Je crois que je m'ennuyais un peu trop du reste de ma famille, hein On est ta famille mm -hmm. Tu sais comment on sent C'est commence. Oh hey, les hey, gueules, sortez de ce camion. C'est pas vos poissons. Boost. Juste... Oh non, on ne traverse pas sans ça. Tournez à l'eau. Ah, oh, rue. Le trafic se met en nous. Moment. Je m'en occupe. Attendez. Wooo! Becky, Becky Roger. On a besoin de toi, Becky. Ah oh, oh. ah Suivez-moi. Non non attends on n'est pas Doris Non mais qui attends arrête il faut, faut rentrer Becky rotot rotot Becky Ouhou Ouhou Ah ne nous mangez Où pas Où est Doris Qui êtes-vous Jenny Marlène Charlie Nemo oh merci, oh merci Merci d'avoir pris Mme Doris Doris elle est encore dans le camion Becky va chercher Doris Ouhou Ouhou <rire> <rire> OK petite Je crois qu'on se dit au revoir. Non. Comment ça non Non, tu n'iras pas à Cleveland. Tu vas venir dans l'océan avec moi. Qu'est-ce que tu as toujours contre carré mes plans Écoute-moi. J'ai un but dans la vie. Un seul. Et c'est toi qui vas m'écouter. Qu'est-ce que ça te dit si bien les plans Je n'ai jamais eu un plan. J'avais le plan de perdre mes parents Non. J'avais le plan de retrouver Marlin Non. Notre rencontre, on l'a planifié. Attends, oui. Tu as bientôt fini. Ben je ne crois pas non. Et c'est parce que le meilleur arrive par hasard parce que c'est la vie et c'est toi qui viens avec moi dans l'océan et non dans une espèce de boîte en verre stupide. Je peux dire un mot. J'ai pas fini. Une amie à moi qui s'appelle Anne Dorval, un jour m'a dit qu'il ne faut que trois étapes simples récupération, réadaptation et euh, une autre chose. Libération. Ouais oui, voilà. Alors qu'est-ce que tu en dis Libération. Libération. Libération. Libération. Libération. Libération. Libération. Je m'apprêtais à dire d'accord. Ah C'est pas bon. Où vont-ils Qu'est-ce qu'il se passe Charlie, je suis tombée Vite, vite Attrapez ma main-jointe oh. Il a essayé d'ouvrir la porte. Ouh. Elle est verrouillée de l'extérieur Courage, Doris Tu vas y arriver Destinée est destinée Burmur Burmur ah Oh, Doris Doris. oh pas Doris Doris Doris Vais-les Où est-ce qu'ils vont Je l'ai de paix Doris. Tout est fini. Non, il y a il y a il y a sûrement un moyen. Doris, maintenant écoute-moi, il n'y a aucun moyen de sortir. Mais il y a sûrement un moyen, il y a toujours un moyen. Oui. Il n'y en a pas, Doris, je te dis, cette fois il n'y a aucun autre moyen. Bah, il y aurait peut-être ça. Ça par exemple, il y a un autre moyen là. Oh, Fais une bonne respiration, petit. Il y a. Ah non. Non mais qu'est-ce que c'est des barats tout ça ah Toi Alors <rire> Salut les vipères. OK, donc tu as sept bras. Est-ce que quelque chose Je sais pas moi. OK, essayons. On va. Hé Hé Attendez, attendez. Le camion Non Ça fait quelque chose ça. Et nous sommes en marche. Encore bravo. Non, non, non. Hey Le camion Ouais hey Non, pas dit, attendez, attendez. Bon, je vais pas essayer de t'apprendre à conduire un camion. Moi, j'ai aucune idée, je ne suis pas compétente. Mais voilà. tu vas aller plus vite. Ouais, D'accord. Ah, oh, non, non, non. Attendez, on a le camion. J'y vois rien du tout. Par où on doit aller OK ben euh, euh toutes les voitures tournent à gauche. Alors, tourne à gauche. Elm hey. Street, HB Avenue, Powell, Elm Street, hey. nouveau. On oh. est sur un boulevard, on va tourner à gauche encore longtemps. Ça va, il suffit de savoir comment on est entrés ici et on saura comment en sortir. Bah dis-le-moi quand on va trouver Sauf que je me rappelle pas comment on est entrés. Hé, hey, je connais ces gens-là C'est là, là qu'on est arrivés, à droite Et à droite oh, est... Ah On est mal. Trois, tout, tout droit À gauche, à gauche Non, non, non, à droite, à droite, à droite, à droite du pied. Regarde sa route. Oh pardon, Hugo. Oui. Oh oh, il oh, y a une Bretagne. Bah par où on va Euh, mais c'est en l'océan. Et un bateau. J'avoue que j'ai pas de grandes expériences avec les bateaux. Par où je... On va. Euh oh, Les bateaux vont à l'océan, à quoi Attention. On n'a plus de temps, petite. On va où maintenant Euh, bah euh d'accord, je vais y réfléchir. J'ai j'ai pas trop, mais je pense bien que je vais avoir une idée. Non oh, Démouette. Et je suis au surouette, le séant est à gauche. Oh attends. J'ai peut-être une réponse. Où sont-ils Ils vont bien Oh, oh c'est les flics qui passent. Voilà, foncie. Le séant, c'est tout droit, écrase à pédales. Ça, c'est du sérieux. Oh, oh, oh. qu'est-ce que tu veux dire, Combo Oh non, que ferais-je Que ferais-je Que ferais-je Hank, je vais te demander de faire quelque chose de fou J'aime bien quand c'est fou D'accord, Hank Il oh, n'y a aucune issue, ils sont perdus, ça va finir en queue de poisson oh, Attends, oh, oh non, oh non, à la brine On approche ah I see trees of green Red roses too I see them blue I've been here and I think to myself What a wonderful world I see friends shaking hands saying how do you do They really say I don't you Ce que vous voyez en ce moment représente le troisième et dernier volet de la mission de l'Institut. Récupération, réadaptation et libération. Ne voir papa Je suis Anne Dorval, merci de vous être joint à moi. Est-ce qu'ils son parti sont partis sans moi non. non, non, jamais ils feraient ça. Ok, ça va, allez, je peux résoudre ça. Qu'est-ce que je faisais juste là Je faisais... je me couvrais la figure, donc j'essayais de me cacher, d'accord. Alors pourquoi j'essayais de me cacher Minute. Oh, bon oh, jeu Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, prêt, pas prêt, j'y vais Ah, je vous ai trouvés <rire> Je vous vois oh Ha, ha, je vous ai eu une. Allez, les petites cravettes, l'arrêterai, Philippe Oh, pas déjà <rire> On m'a pas trouvé Venez par ici, venez par ici Et maintenant un autre... Ne me touche pas Et maintenant un autre coup Quand est-ce que monsieur Rey va revenir de sa migration S'il est malin, il restera loin d'ici aussi longtemps que possible Mais jusqu'à son retour, je suis le prof remplaçant Alors les enfants, qui aimerait un cours sur l'écolocalisation Personne Ha ha ha OK, je finais. Amuse-toi bien. Belle journée pour une petite promenade en mer. D'accord. Au revoir maman. Au revoir papa. Bien, on va retourner là-bas à la maison et faire le ménage de la lune. <rire> tu nous accompagnes, Doris Moi, oh, je vais aller au bord de la falaise. Ah, oh, OK. Quoi La falaise Non, c'est c'est c'est une excellente idée. Oui, j'avais juste envie d'aller profiter de la vue. À plus tard. La vue. Parfait. Amuse-toi bien. Amuse-toi toute seule. Ça ça trop te perdre Euh Oh, oh non, non, non non non non Doris Doris Doris Salut Marla. Oh, salut. Bonjour Doris. Tout va bien Tu as l'air inquiet. Non non non, ça va très bien. C'est c'est l'air que j'ai d'habitude. Quoi Bah, c'est juste que <rire> Tu l'as fait. Oh ouais Tu l'as fait souplinette. Oui. J'ai <rire> fait quoi Ma chérie, tu viens de suivre les coquillages tout le long du chemin vers la maison. Je <rire> vais vraiment plus faire ça moi-même toute seule Oui. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire chérie Ça veut dire que tu pourras faire tout ce que tu entreprendras à Doris. C'est vrai Maman, est-ce que je peux jouer avec eux Oui. Ah oh, mais tout à fait. Vas-y, fonce <rire> ma choupinet. <rire> oui. Je l'ai fait. what you That's someone so unforgettable to sister I am unforgettable too Thank you. C'est ça, c'est ça, non, non, route, c'est tout Tu vas y arriver, allez, encore un peu, voilà Je vais vraiment vomir oh. Voilà, très eh bien, vous tous, bon boulot Oui <rire> Regarde, Flo, on a réussi <rire> Nous n'aurons plus jamais de problème à partir de maintenant hey Aucun respect pour la vie marine C'est quoi encore Ha, ha, ha, ha.